Susanna Ritzaren kudeak eta Txarra, Departamenduaren de eta haien kudeatzailea den Leola Grange, Fédérationko immobilismoa. Auek dira, labo APSP el-kartaren perrotaren ahasoinak, langilean iduriko. Barek abdenuri entuten dugu, labo APSPko esitzaile aden. On va nier ni le cacher, euh, un désengagement du Conseil départemental qui, qui, uh, qui a baissé ses subventions uh, de presque moitié uh, début de 2016, il y a rien qui a été anticipé de la part de l'association. Tout le secteur formation, insertion qui eux ont disparu complètement, donc, il n'y a plus de il y a plus de, de formation euh, et d'insertion sur euh, Bayonne et Anglais. Et bien Tegenoan ere egiten zen lana, larkiki unki haizanenda auzo erikoyetan prevenzioan ibiltzen ziren gazteekin haure lanjeran da beti. part, déjà, l'année on avait quitté On avait dû quitter des quartiers en prévision des, des licenciements qui étaient attendus. Donc on avait quitté le quartier de la basse la du polo Obéris, les quartiers du Haut et de, de, de Babouko. Voilà, les conséquences, c'est qu'il y a moins d'éducateurs de rue présents. À l'aéreur, d'éducateurs de rue présents.